Les flammes de la guerre vont recouvrir la terre, puis les chiens de l'enfer vont se noyer en mer. Les flammes de la guerre vont recouvrir la terre. Veine chien de l'enfer vont se noyer en mer Notre jihad s'élance il inverse la balance avec foi et vaillance et vers la gloire avant Donc envers l'excellence dirige-toi aux croyants clairvoyants et patience sont pour toi récompense Ils se déchirent entre eux oui l'Europe est en feu les couffors sont furieux leurs sorts réperrieux Ô émir des croyants tes soldats sont vaillants de Farouche Soyons en tout en clair voyant notre jihad s'élance et renverse la balance avec foi et vaillance et vers la gloire avant toujours vers l'excellence dirige-toi aux croyants clair voyants ces patience sont pour toi récompensés les flammes de la guerre vont recouvrir la terre puis les chiens de l'enfer vont se noyer en mer les flammes de la guerre vont recouvrir la terre